En cette section du livre de l'Apocalypse, couvrant les chapitres 4 à 18, l'apôtre Jean est le témoin privilégié des événements jalonnant les sept années de la grande tribulation. Aussi est-il alternativement confronté à l'éclatante lumière émanant du ciel ou à l'obscurité profonde dans laquelle se débattent les hommes sur terre. En ce chapitre 12 en particulier, l'Esprit divin lui révélera deux grands signes célestes, une femme en train d'enfanter et un grand dragon qui s'apprête à dévorer l'enfant qui va naître. Ce grand dragon est rouge-feu, il a sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. Ce personnage correspond à la description qu'en a faite le prophète Daniel six siècles auparavant et qu'au verset 9, le texte d'Apocalypse 12 identifie clairement. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, « Celui qui séduit toute la terre. » Si dans ce chapitre, il est relativement aisé de reconnaître le diable dans ses actions perfides, il semble plus délicat d'identifier la femme enceinte. Mais lisons les versets 1, 2 et 5. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Et elle enfanta un fils qui doit paître les nations avec un sceptre de fer. Or, qui est-il ce fils destiné à paître les nations avec un sceptre de fer, sinon Jésus-Christ, sur qui se concentrent toutes les promesses messianiques de l'Ancien Testament Déjà, le patriarche Jacob avait prévu que... Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas jusqu'à ce que vienne celui à qui appartient le sceptre. Genèse 49, 10 Le fils qui doit naître, c'est donc celui qui règnera sur les nations. Pas étonnant alors qu'en Apocalypse 12, le diable guette l'enfantement de la femme pour s'apprêter à dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Verset 4. Le diable fait tout et fera tout pour s'opposer à Dieu et à son Christ. Il fera tout pour empêcher la bénédiction future du règne terrestre de Christ comme prince de la paix. Comme déjà, il a tout fait pour entraver l'œuvre de Christ lors de sa première venue. Cependant, par son ascension dans la gloire, Jésus-Christ, le fils de la femme enceinte, a été enlevé auprès de Dieu, un acte majeur qu'il a définitivement soustrait aux tentatives meurtrières de l'adversaire de Dieu. N'est-il pas écrit « Qu'il a triomphé de lui par le sang de sa croix » Colossiens 2, 15. Les propos les plus fantaisistes au sujet de la femme enceinte d'Apocalypse 12 ont été émis. Certains y ont même vu l'Église chrétienne, comme si c'était elle qui avait donné naissance au Christ. Or, elle ne saurait être l'épouse de Christ et simultanément sa mère. Plus vraisemblable était l'hypothèse que cette femme représente la Vierge Marie qui, effectivement, et par la vertu du Saint-Esprit, donna naissance au Fils de Dieu. Mais là encore... La description apocalyptique ne cadre pas, car Marie n'a jamais été enveloppée du soleil ni promue à la gloire. Le fondement scripturaire faisant défaut à cette interprétation, basée sur de vaines traditions, force nous est de nous replier sur une troisième, beaucoup plus plausible. La femme, c'est Israël, peuple d'où est sorti le Messie. À l'appui de cette thèse, L'Ancien Testament compare à diverses reprises la nation d'Israël à une femme, à laquelle l'Éternel a offert son amour, mais qui lui a été si souvent infidèle. Une épouse que son divin époux rappelle constamment à revenir à lui. Et s'il fallait une preuve supplémentaire de la valeur de cette interprétation, souvenons-nous du songe que Joseph, le fils du patriarche Jacob, eut alors qu'il avait 17 ans en Genèse 37, lorsqu'il entrevit. Le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant lui, et son père de lui reprocher Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes onze frères, nous prosterner devant toi Cette couronne de douze étoiles se rapporte donc aux douze tribus d'Israël. De plus, cette interprétation est soulignée par le contexte d'Apocalypse 12, entièrement consacré à Israël, déjà depuis le chapitre précédent. Jusqu'au verset de conclusion du chapitre 12, où nous retrouverons la femme Israël poursuivie par le dragon au cours d'une vague d'antisémitisme sans précédent dans l'histoire. Mais avant de nous pencher sur cette fin de chapitre, suivons l'apôtre Jean. Il est maintenant témoin d'une guerre se déroulant dans les lieux célestes, c'est-à-dire jusque dans la présence du Tout-Puissant. Il est dans les sphères célestes. Des secteurs où le diable et ses démons ont accès. Ce qui fit écrire à l'apôtre Paul, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde qui sont dans les lieux célestes. » Éphésiens 6, 12. Et pour revenir à Apocalypse 12, la vision accordée à Jean laisse entrevoir le rôle de Satan, accusant devant notre Dieu jour et nuit, les frères dans la foi. Une imposture à laquelle Dieu mettra fin de manière magistrale lorsqu'il chargera l'un de ses messagers plénipotentiaires, l'archange Michel, de dépouiller Satan de son autorité despote et de le chasser de sa présence. Or, cette mention de l'archange Michel nous ramène à l'Ancien Testament, où cet archange porte le nom de Michael et apparaît au prophète Daniel, chapitre 12, verset 1, comme « Le défenseur des enfants de ton peuple » appelé à intervenir en faveur d'Israël dans une époque de détresse, telle qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis que les nations existent. C'est comme si Dieu avait attendu le moment crucial où Israël, livré au coup de bélier des armées de la terre, sera acculé au désespoir. Pour déclencher une vaste contre-offensive céleste, une contre-offensive commençant au ciel même, pour déboucher ensuite sur l'entière défaite de Satan, dépouillé de tous ses pouvoirs sur terre. Suivons donc le fil du récit d'Apocalypse 12, versets 7 à 10. L'archange Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et le dragon fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Cependant, un certain délai doit s'écouler entre le moment où Satan est précipité hors de la présence de Dieu au ciel et celui où l'Antéchrist, son incarnation sur terre, sera anéanti par le souffle destructeur du Fils de Dieu. Ce délai remplira une nouvelle période de trois ans et demi, à laquelle est consacrée la fin d'Apocalypse douze, quand retentira la proclamation « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Satan, l'ennemi des âmes, avait vomi ses accusations jusque dans la présence du Dieu Saint. Or, dès l'instant, où l'archange Michel l'a combattu et chassé du ciel, il est précipité sur terre où il concentre sa colère sur la femme Israël, puis sur tous ceux qui font partie de la postérité de Christ, c'est-à-dire les martyrs de la grande tribulation. Le diable et ses anges, donc les puissances démoniaques soumises à son autorité, s'acharneront à poursuivre Israël alors que tous les peuples se ligueront contre la nation élue. Mais le Dieu du ciel prendra sa défense, ce que montrent divers passages de l'Ancien Testament, entre autres celui-ci. « En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. En ce jour-là, l'Éternel s'efforcera de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. » Zacharie, chapitre 12, versets 8 à 9. « Une prophétie. » dont la fin du chapitre 12 de l'Apocalypse se fait l'écho, puisqu'elle laisse entrevoir des miracles du Tout-Puissant pour défendre son peuple ancien des assauts répétés de Satan. Versets 13 et 14. « Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert. »« Où elle sera miraculeusement nourrie durant trois ans et demi. » Et la description se poursuit en évoquant une tentative du dragon vomissant de sa gueule un fleuve destiné à emporter la femme, mais que la terre secourt en s'ouvrant pour engloutir le fleuve. Car le dieu du ciel a pris le parti de son peuple d'autrefois, comme de celui des martyrs qui, en ces temps terribles, n'hésiteront pas à tout sacrifier pour leur foi. C'est ce que laisse entrevoir la fin du chapitre. Le dragon s'en alla faire la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. La deuxième moitié de la grande tribulation, également trois ans et demi, quarante-deux mois ou 1260 jours, correspond donc à l'heure la plus dramatique de l'histoire déjà si mouvementée du peuple hébreu. Mais ce sombre tunnel sera l'antichambre d'une formidable et lumineuse révélation, la réhabilitation de la nation élue devant Dieu et devant le monde. D'une part, Israël aura reconnu comme Messie celui qui fut crucifié à Jérusalem il y a 2000 ans. D'autre part, le Seigneur défendra sa cause devant les peuples et accomplira les promesses faites à Abraham il y a 4000 ans. « Toutes les nations de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. » Genèse 12, 3 Car de Jérusalem, la parole du Christ roi retentira jusqu'au bout du monde et la terre sera remplie de sa gloire comme l'océan est rempli par les eaux qui le couvrent. Esaïe 11 Si les graves événements énoncés en Apocalypse 11 et 12 aboutissent à cet avenir glorieux, il faudra attendre les chapitres 19 et 20 pour en voir la pleine réalisation. En effet, tandis que le sort d'Israël se joue dans les chapitres 11 et 12 de l'Apocalypse, celui de toutes les nations est scellé au cours d'autres événements d'importance qui occupent les chapitres 13 à 18. Des événements non pas consécutifs, mais simultanés à ceux que nous venons d'évoquer. C'est dire qu'avec notre prochain entretien sur les ondes, nous allons à nouveau nous replier au point de départ de la Grande Tribulation, cette fois pour entrevoir l'ascendant de la personne de l'Antéchrist sur tous les peuples de la Terre, mais aussi le sort réservé à l'humanité lorsque le courroux divin sévira contre elle. Je vous invite donc d'emblée à lire le chapitre 13 de l'Apocalypse et vous donne rendez-vous à notre prochain entretien sur les ondes. À bientôt.